Ma foi dans le paradis et l'enfer. Celui qui a un poids d'atome sort du feu et ils sont connus des effets de la prostration.